Ce que vous dites, mon neveu, annonce un bon cœur. « Vous avez une bien jolie bague, » dit Eugénie. « Est-ce mal de vous demander à la voir ?» Charles tendit la main en défaisant son anneau et Eugénie rougit en effleurant du bout de ses doigts les ongles roses de son cousin. « Voyez, ma mère, le beau travail !»« Oh, il y a gros d'or !» dit Nanon en apportant le café. « « Qu'est-ce que c'est que cela ?» demanda Charles en riant. Et il montrait un pot oblong, en terre brune, vernie, faïencé à l'intérieur, bordé d'une frange de cendre et au fond duquel tombait le café en revenant à la surface du liquide bouillonnant. Ah, « C'est du café boulu ?» dit Nanon. « Ah ma chère tante, je laisserai du moins quelques traces bienfaisantes de mon passage ici. Vous êtes bien arriérée Je vous apprendrai à faire du bon café dans une cafetière à la Chaptale. » Il tenta d'expliquer le système de la cafetière à la chaptale. « Eh bien, s'il y a tant d'affaires que ça, dit Nanon, faudrait bien y passer sa vie. Jamais je ne ferai de café comme ça. Ah oh ben oui Et qu'est-ce que je ferai de l'herbe pour notre vache pendant que je ferai le café C'est moi qui le ferai, dit Eugénie. Enfin, dit Madame Grandet en regardant sa fille. À ce mot qui rappelait le chagrin près de fondre sur ce malheureux jeune homme, Les trois femmes se turent et le contemplèrent d'un air de commisération qui le frappa. « Qu'avez-vous donc, ma cousine ?»« Chut !» dit Madame Grandet à Eugénie, qui allait parler. « Tu sais, ma fille, que ton père s'est chargé de parler à monsieur. »« Dites Charles !» dit le jeune Grandet. « Ah Vous vous nommez Charles C'est un beau nom !» s'écria Eugénie. Les malheurs pressentis arrivent presque toujours. Là, Nanon, Madame Grandet et Eugénie, qui ne pensaient pas sans frisson au retour du vieux tonnelier, entendirent un coup de marteau dont le retentissement leur était bien connu. Voilà papa, dit Eugénie. Elle ôta la soucoupe au sucre en en laissant quelques morceaux sur la nappe. Nanon emporta l'assiette aux œufs. Madame Grandet se dressa comme une biche effrayée. Ce fut une peur panique de laquelle Charles s'étonna sans pouvoir se l'expliquer. Eh bien, qu'avez-vous donc? leur demanda-t-il. Mais voilà mon père, dit Eugénie. Eh bien, Monsieur Grandet entra, jeta son regard clair sur la table, sur Charles, il vit tout. Mmh, mmh. Vous avez fait fête à votre neveu, c'est bien, très bien, c'est fort bien, dit il sans bégayer. Quand le chat court sur les toits, les souris dansent sur les planchers. Fête, se dit Charles, incapable de soupçonner le régime et les mœurs de cette maison. « Donne-moi mon verre, nanon !» dit le bonhomme. Eugénie apporta le verre. Grandet tira de son gousset un couteau de corne à grosses lames, coupa une tartine, prit un peu de beurre, l'étendit soigneusement et se mit à manger debout. En ce moment, Charles sucrait son café. Le père Grandet aperçut les morceaux de sucre, examina sa femme qui pâlit, et fit trois pas. Il se pencha vers l'oreille de la pauvre vieille et lui dit « Où donc avez-vous pris tout ce sucre Nanon est allé en chercher chez Fessard. Il n'y en avait pas. Il est impossible de se figurer l'intérêt profond que cette scène muette offrait à ces trois femmes. Nanon avait quitté sa cuisine et regardait dans la salle pour voir comment les choses s'y passeraient. Charles, ayant goûté son café, le trouva trop amer et chercha le sucre que Grandet avait déjà serré. « Que voulez-vous, mon neveu ?» lui dit le bonhomme. « Le sucre !»« Mettez du lait !» répondit le maître de la maison. « Votre café s'adoucira. » Eugénie reprit la soucoupe au sucre que Grandet avait déjà serré et la mit sur la table en contemplant son père d'un air calme. Certes, la parisienne, qui, pour faciliter la fuite de son amant, soutient de ses faibles bras une échelle de soie, ne montre pas plus de courage que n'en déployer Eugénie en remettant le sucre sur la table. L'amant récompensera sa parisienne qui lui fera voir orgueilleusement un beau bras meurtri dont chaque veine flétrie sera baignée de larmes, de baisers et guérie par le plaisir, tandis que Charles ne devait jamais être dans le secret des profondes agitations qui brisaient le cœur de sa cousine, alors foutroyée par le regard du vieux tonnelier. « Tu ne manges pas, ma femme ?» La pauvre Ilotte s'avança, coupa piteusement un morceau de pain et prit une poire. Eugénie offrit audacieusement à son père du raisin, en lui disant « Goûte donc à ma conserve, papa. Mon cousin vous en mangerait, n'est-ce pas? Je suis allée chercher ces jolis grappes là pour vous. Hum, si on les arrête, elles mettront mur au pillage pour vous, mon neveu. Quand vous aurez fini, nous irons ensemble dans le jardin. J'ai à vous dire des choses qui ne sont pas sucrées. Eugénie et sa mère lancèrent un regard sur Charles, à l'expression duquel le jeune homme ne put se tromper.